Aquila dolàlatin fennari amma ba'd Donc aujourd'hui on commence un premier, une première, un premier cours Parmi une série de cours qu'on va donner incha'Allah Au sujet de la réalité de la secte des Shi'a al -Rafidha. Et c'est un sujet qui est très important C'est un sujet qui est très important surtout à notre époque Et j'ai choisi de parler à ce, de ce sujet là Euh, yani, j'ai choisi de parler de ce sujet là euh, maintenant parce que c'est un sujet qui euh, nécessite yani, beaucoup de clarification et pour différentes raisons euh, parmi les raisons que j'ai euh, notées yani, il y a le fait que la plupart des musulmans ils ne connaissent pas la réalité de la secte des shi'a, el -rafidah en particulier. Ils ne connaissent pas les, la réalité de cette secte. Et pour la simple et bonne raison que beaucoup de musulmans négligent les questions de l'aqidah. Beaucoup de musulmans négligent les questions de l'aqidah et ils ne connaissent pas l'aqidah la des salafs en général. Pas seulement par rapport à la secte des Rafidahs, mais la, par rapport à toutes les autres sectes des Yarmah et euh, en même temps. Et les gens sont souvent éloignés de des livres et des écrits et des explications que les ulama ont donné au sujet de, de, de, du, du thème de la Aqidah ou bien de la, des, des questions de Aqidah. Donc ça fait en sorte que les gens sont confus par rapport à la secte des Rafidah en particulier. Et euh, s'ils si, si le sont au sujet des, des Rafidah, donc automatiquement ils le sont également sont confus également au sujet des autres sectes qui existent dans la Ummah. Euh, donc, beaucoup de musulmans ignorent cette réalité-là. Ils ne connaissent pas leurs croyances, ils ne connaissent pas leur fondement. Et même si on regarde parmi les shi'ahs eux-mêmes, parmi les rafidahs eux-mêmes, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas leur propre, leur propre croyance, leur propre fondement à eux. Donc, si c'est le cas pour les, les shi'ahs eux-mêmes, des gens qui sont nés dans ça, qui sont nés dans des familles qui ont ces croyances là ou bien qui, ont été, euh, qui sont nés dans des pays où ces gens là ont ces croyances. certains d'entre eux ils ne savent même pas la différence euh, entre leurs croyances et la croyance des gens d'Ahl le Sunnah ou bien ils ne comprennent pas la réalité de cette différence là. Ils pensent que c'est une question euh, que ce sont certaines questions euh, secondaires qui, qui font seulement que'on est divisée. Donc, euh, ça c'est un point qui fait que euh, ça devient un danger dans ce cas-là. Ça devient dangereux du fait que des gens peuvent s'égarer à cause de ça. Un autre point, c'est qu'il y en a beaucoup de gens parmi les musulmans maintenant qui peuvent se laisser tromper par les apparences euh, extérieures par rapport au shi'a-brafidra. Parce que euh, sur le plan politique, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se passent dans le monde et puis, euh, les, la plupart des gens sont superficiels dans leur façon d'analyser les, les événements. Et dans leur, dans leur façon d'analyser les choses qui se, qui se produisent dans, dans le monde. Alors, ils regardent tout, toutes les choses et en est seulement à un premier niveau. Et euh, ils voient, par exemple, ils ont vu, par exemple, durant euh, la guerre entre le Liban et... Euh, la, la, Israël et les problèmes qu'il a eu entre Hezbollah et euh, les, les Juifs de, de l'Israël, <coughs> ils ont vu qu'il y a eu des problèmes entre les deux et ils s'imaginent automatiquement que ces gens-là sont des défenseurs de l'Islam. On a vu durant euh, plusieurs autres conflits, des, des prises d'opposition... Euh, de la part des, des Iraniens, par exemple, des, de l'Iran face aux États unis etc. Puis les gens s'imaginent que ça y est, c'est un pays qui est courageux, qui est fort, qui défend la réalité, qui prend une position hein, contre, soi-disant, les, les, les Américains, les Couffards, les Chrétiens, les Juifs, etc. Mais la réalité, bien sûr, est tout, totalement contraire à cette apparence-là. Aussi qu'on les voit, bien entendu, qui euh, qui montrent une certaine pratique de l'islam. Parce qu'ils prétendent être un état isla, avoir un état islamique en Iran. Ils prétendent appliquer la sharia. Ils prétendent avoir fait une révolution islamique. Hein, et des choses de ce genre. Donc, ça en apparence, les gens peuvent se laisser tromper par ces choses-là. Euh, on voit que, par exemple... Euh, Il y a une, une, une, une apparence de religiosité là-bas, le fait que les femmes sont obligées à porter certains vêtements qui recouvrent leur corps, etc. Donc, automatiquement, les gens disent, bon, ça, c'est des gens qui sont musulmans. Ils prient, ils font, le, ils font, le, ils font la prière, ils disent, la ilaha illallah, Mohammed, Rasulullah, ils prétendent être musulmans, donc, ce sont des musulmans en apparence donc euh, ils se laisse tromper sur ce, plan, sur ce plan là aussi il y a un troisième plan <coughs> qui est dangereux aussi c'est que il y a des groupes de chizbiyah comme les ikhwan et d'autres qui, euh, qui essaient de taire les différences qui existent entre les, les, les rafidah et les musulmans de ahl sunnah donc ils essaient de faire croire qu'il n'y a pas de divergence qu'il y a pas de différence dans les fondements de l'islam en, en par rapport à cela. Donc ils essaient de faire croire que euh, il faut faire un rapprochement avec eux, qu'il faut appeler au dialogue avec eux hein, et que par exemple les divergences qui existent entre les chiites et, euh, chi et les les chiites et les gens de l'ahlussunna, ils prétendent que ce sont seulement des questions de fiqh, hein, des questions de madhahib et que c'est des divergences comparables, à, euh, comparables aux divergences qui existent entre les gens de dahl Sunna entre eux, euh, par rapport aux questions des tjihad, comme par exemple euh, les différences qui existent entre les euh, Malikiyah et les Shafi'iyah, ou bien entre les, les Ahanabilah et les Ahnaf, ainsi de suite. Donc, ils prétendent que c'est des questions de mazahib, et ils présentent les Shia ah comme étant le mazhab al-ja'fari. Alors qu'en réalité, bien entendu, euh, ce sont, ce sont des, des mensonges. Parce que la réalité, c'est que les différences entre les gens d'Ahl Sunnah et les Rafidah Shia sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus grandes. Hein, et on a des divergences entre, les, entre nous par rapport au fiqh et à l'ajtihad parmi les gens d'Ahl Sunnah. Hein? Et, et euh, donc euh, ça ce sont des divergences qui existent entre nous Qui ne font pas de la division entre nous Alhamdoulilah Tandis que les divergences qui existent entre nous et les shi'as ah, Ce sont des divergences dans les fondements de la croyance islamique Et dans les bases de l'islam Dans le tawhid et Dans l'aqidah Donc c'est pas vrai que ce sont des questions des jtihad Ou que ce sont des divergences semblables aux divergences entre les madaribs Euh, et euh, donc ce, cet appel au rapprochement c'est en réalité de la poussière qu'on lance dans les yeux des, les yeux des musulmans Alors, il y en a qui vont venir avec l'argument ou le prétexte que bon on est dans une position à, à l'époque actuelle où les musulmans sont faibles euh, où les musulmans euh, n'ont pas beaucoup de, de moyens surtout dans les pays non musulmans donc ils prétendent que au nom de l'unité Au nom du fait de paraître unis devant les koufas, il faudrait faire semblant qu'on n'a pas de divergence entre nous. Et nier la vérité. Donc ça c'est des choses qui sont très dangereuses à la longue. Et on va expliquer ça au fur et à mesure qu'on va rentrer dans le, dans les différents cours qu'on va donner sur ce sujet-là, incha'Allah. Euh, un autre point aussi, c'est que Le nombre des chiens maintenant qui euh, vivent dans les sociétés non musulmanes euh, qui, qui nous côtoient euh, est en croissance. et euh, Ils ont de plus en plus de mosquées, ils ont plus en plus de, de, de centres euh, et en pour faire la propagation de leurs croyances. Et donc, à cause de ça, c'est très important justement d'être averti et d'être alerte d'être bien informé justement sur la réalité des divergences qui existent entre nous pour justement euh, ne pas tomber dans l'erreur et dans l'égarement face à cette secte. Euh, dernièrement à Montréal, j'ai trouvé euh, qu'il distribuait des pamphlets en langue française et en langue anglaise et en arabe aussi dans les, euh, dans les métros, dans les endroits publics, dans les universités également, et qu'il faisait des activités aussi... Euh, soit disant islamique, pour attirer les gens. Euh, J'en ai même rencontré qui euh, faisaient carrément de, de la propagation, puis de la l'appel la, à, euh, à leur secte, d'une façon camouflée, hein, qui distribuaient des, des invitations pour amener les gens dans leur centre. Puis, bien entendu, ils font bien attention de ne pas mentionner qu'ils sont chiens. Ils prétendent, bien entendu, comme ils disent, on est tous musulmans, il ne faut pas faire de... Il faut pas dire shi'a ou sunnah, on est tous musulmans, on est tous des frères, peu importe qu'on soit sunni ou shi'a, il faut euh, rester ensemble. Mais, et bien entendu, ça c'est de la poudre aux yeux. Ils disent il faut pas faire le takfir des musulmans, on est tous des frères, on est tous des musulmans. Alors qu'en même temps, ils font le takfir des sahabas. Ils font le takfir des sahabas. <coughs> Non. Donc euh, yani c'est <coughs> des exemples qui montrent que'on doit être très vigilants encore parce qu'il y a des musulmans qui vont aller prier dans ces mus des musulmans qui vont aller prier dans ces mosquées là, parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre le Sunna et les Shira et donc ils vont entrer dans ces mosquées, ils vont entrer dans ces centres, ils vont aller prier là bas et puis ils vont par la suite, s'égarer du droit chemin à cause de ça D'accord Donc ça c'est très dangereux et, euh, et allez, il faut donc avertir les musulmans et leur expliquer ces choses-là parce qu'on remarque qu'il y a personne qui en parle, hein? il n'y personne qui dit la réalité à ce sujet-là, donc c'est très dangereux. Euh, il y a aussi le fait que euh depuis euh les depuis je pense 1979 depuis la révolution qui a eu en Iran qui est une révolution chiite hein, une révolution des rafida pour euh, prendre le pouvoir là-bas en Iran euh, les les ont un état hein, les chiites ont un état, un état. Avant, les, avant il n'y avait que les gens de Sunna qui avaient un état c'est-à-dire les gens de Sunna, qui ont l'état de l'Arabie Saoudite, qui, qui défend et fait la propagation et euh, qui invite à, à la croyance, à le sunna dans le monde musulman, hein, et qui ont un état qui applique la charia et qui juge selon l'islam et qui protège les terres saintes. Hein, qui, qui protège les terres saintes contre le kufr et le shirk et contre les gens de ah et les gens des garmins. Donc, il y a l'État de l'arabie saoudite qui est le seul État actuellement qui défend réellement la, la Aqidah et le Manhaj d'Ahl al-Sunnah ou al-Jama'a sur le plan international en tant qu'État. Avant ça, il n'y en avait pas d'autre. Mais depuis la révolution en Iran, il y a l'État euh, des Shia. Ils ont fondé leur propre État maintenant et ils font la Darwa et la propagation de leur secte euh, sur le plan international avec... Euh, les moyens des États hein, les moyens qu'utilisent les États c'est à dire qu'ils ont des, grands, des des fonds, ils ont de l'argent, ils ont euh, beaucoup de moyens donc ils arrivent à financer et euh, à yani, euh, beaucoup de choses hein, création de, ouvert, création et construction de mosquées de centres dans les pays musulmans, euh, également euh, publication de livres et Euh, décrit qu'ils font qu'ils distribuent gratuitement dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans aussi et également et euh, et toutes sortes d'autres moyens que vous connaissez bien et quand j'étais cet été euh, l'été passé j'étais allé euh, en afrique de l'ouest et j'ai été vraiment choqué de voir euh, en côte d'ivoire une grosse mosquée je pensais un centre qu'ils ont ouvert qui s'appelle le centre fatima zara euh, dans la capitale de, de de Abidjan, une grosse mosquée vraiment avec le style architectural des, des mosquées qu'on retrouve en Iran justement. puis vraiment on voit à quel point ils font des efforts pour faire la propagation de, de, leur, de leur secte, de leurs croyances en Afrique de l'ouuest et et aussi bien entendu dans les autres pays. Dans le Maghreb aussi, ils font de la Daroa là bas. On a vu que, même dans, les, dans certains pays européens, euh, beaucoup de jeunes euh, qui, sont, qui sont maghrébins, donc qui sont à la base, font partie euh, des gens qui sont sur la sunna, hein, à la base, ils sont, sont sunnites. Il y un qui commence à se convertir à cette secte, qui commence à entrer dans cette secte en grand nombre. Donc, euh, ça montre que ces gens-là, depuis qu'ils ont eu leur état, sur le plan international, Euh, ça a aidé à faire la propagation de, de leurs croyances et de leurs sectes dans, dans, dans le, le monde. Et il ne faut pas oublier qu'à certaines époques, l'Iran était euh, un des pays où on retrouvait le plus grand nombre d'un grand nombre d'ulamains parmi les imams d'Ahl-Sunnah ou Al-Jama'ah. Et donc, euh, ça n'a pas été toujours un endroit où il y avait les shiramais avec le temps. C'est ça ce qui est arrivé. Ils ont pris le... le l'autorité et le pouvoir là bas. Donc euh, sur le plan de, du fait qu'ils ont un État, ils deviennent plus dangereux parce que maintenant ils, sont, ils arrivent à faire la propagation de leurs idées. Ils ont même ouvert, ouvert des universités dans leur euh, pays et en, en Iran, c'est à dire et ils, ils, euh, ils invitent, bien entendu des élèves, des gens de tous les pays à aller étudier là bas et, bien entendu, ils leur donnent beaucoup de moyens beaucoup de facilité euh, pour euh, étudier il leur ils leur donnent des bourses et puis euh, ils leur facilitent les choses justement pour que par la suite ils retournent dans leur pays euh yani dans leur pays d'origine pour aller prêcher la croyance des chi'a et euh, on a vu ça justement euh quand j'étais quand j'étais en Arabie saoudite j'avais rencontré un, un un étudiant qui était d'origine haïtienne, justement, qui venait d'Haïti. Et puis, il disait, ah, étant donné qu'il était un petit peu perdu dans sa compréhension de l'islam, un peu confus, un peu mélangé, il disait, il disait, ah, il faut, euh, je pense que je vais aller euh, en Iran. Là-bas, il, il donne plus d'argent, puis il facilite plus les choses pour, les, pour étudier. Hein? Donc, euh, je pense que je vais aller là-bas étudier. Donc, bien entendu, année, je l'ai mis en garde, et puis je lui ai, je lui ai donné la lancée là-dessus, et je lui ai expliqué que euh, la croyance des Rafidah, ce n'était pas en accord avec l'Islam. Et bien entendu, euh, beaucoup de gens sont confus à ce sujet-là, et comprennent pas la réalité. C'est donc l'importance de faire des cours sur ce sujet-là. Euh, donc, c'est pour dire, maintenant en Haïti, il euh, y a des gens qui euh, prêchent cette Aqidah, cette croyance, des Rafidah, Shia, en, en Haïti. On a de l'Islam. Et puis, euh, une, parce que chaque personne qui arrive là-bas, il, il amène euh, la compréhension qu'il a appris lorsqu'il était euh, aux États unis ou bien ailleurs. Donc, chacun veut tirer la couverture de son côté. Mais on va expliquer avec les points qu'on va mentionner, les points qu'on va faire sur, ce, sur cette secte, on va expliquer euh, les choses d'une façon à ce que chaque musulman sera capable, Inch'Allah, de voir euh, la, de façon claire là où se tient la vérité... Hein? et euh, d'être capable de, de comprendre les différences qui existent... et de faire attention justement euh, aux égarments de, de cette secte... que beaucoup de gens ne comprennent pas en réalité. Euh, <coughs> Il y a aussi le fait que... bon comme je disais tout à l'heure, ils sont ils sont de plus en plus nombreux, ils sont mélangés euh, avec les, les musulmans de Ahl Sunna dans les écoles, dans les lieux publics, que ce soit aux au, au primaires, ou au secondaire, à l'université, dans les niveaux universitaires aussi, ils s'infiltrent, ils se mélangent avec les musulmans. Donc qu'est-ce qui se passe c'est que le fait que certains musulmans de Ahl Sunna côtoient ces gens-là, hein, et euh, deviennent parfois même des amis avec eux donc ils les connaissent pas, ils connaissent pas la, la, étant donné qu'ils ne connaissent pas leurs croyances les, les jeunes la plupart des jeunes enfants qui font partie des, des, des gens d'Ahl Sunna ils ne connaissent pas leur propre aqida ils connaissent pas la aqida des Shi'ara donc ils se mélangent avec eux puis ils se font influencer par certaines, certaines de leurs idées et c'est comme ça que ça se propage euh, la plupart des, des jeunes qui n'ont pas de, de ressources ou de références par rapport à la, la, la connaissance et l'apprentissage de l'islam, la façon dont ils apprennent l'islam ou la façon dont ils connaissent l'islam, c'est souvent de, de bouche à oreille. Hein? Euh, ils vont s'asseoir entre eux, puis ils vont commencer à discuter. Et puis il y en a, qui, il y en a un qui dit « Ah oui, j'ai entendu que supposément en islam, on n'a pas le droit de faire ça. » et l'autre va dire ah oui moi aussi j'ai déjà entendu ça hein? puis là ils commencent à discuter les uns les autres puis en réalité ils n'ont aucune référence aucune ressource aucune euh, personne vers qui ils retournent qui, qui, a, qui, a, qui a des compétences ou la capacité de leur clarifier ces choses là et également euh, il une, ils ne connaissent pas les livres ils connaissent pas les, les, les, les souvent ils ne vont pas à la mosquée Ils ne sont pas proches de la communauté euh, de musulmans qui pratiquent, parce que, soit parce que leur famille elle-même n'est pas pratiquante, ou d'autres raisons comme ça. Donc, ça fait en sorte qu'ils sont unionants. Donc, euh, le fait qu'ils euh, qu côtoient d'autres jeunes musul, musul, euh, qui se disent musulmans, qui sont des chiaraf, qui connaissent pas euh, leur, leur aqida, alors ça fait en sorte qu'ils sont... Euh, confus par la suite il faut donc, euh, donc ça c'est une autre raison pour laquelle c'est important d'expliquer de, ce sujet là puis euh, maintenant il faut comprendre un point important avant qu'on commence à expliquer le, notre, ce sujet là dans les cours qu'on va faire c'est que euh, il faut comprendre que l'islam quand on dit le mot islam et, et ça c'est quelque chose qui est très important de comprendre, je pense même que c'est un des plus importants parmi les points qu'on va mentionner c'est le plus important probablement, c'est que le mot « Islam », c'est un mot maintenant qui, pour beaucoup de personnes, n'a pas une signification claire. Beaucoup de, de musulmans aujourd'hui euh, disent « on est musulman ». Mais le problème, c'est qu'ils ont tous une compréhension et une, une croyance différente sur qu'est-ce que signifie être un musulman. Donc, à notre époque, et pas seulement à notre époque, mais à, en particulier à notre époque, Il est très important de d'expliquer de, aux gens qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam. Qu'est-ce que c'est la réalité de cette religion. Parce que tout le monde peut se dire musulman. Tout le monde peut dire, et ça c'est facile, de dire je suis musulman. Mais être musulman, ça veut dire quoi et qu que ça, qu que, En quoi ça consiste Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça implique comme croyance et comme pratique Et qu'est-ce que c'est la réalité de, la, de cette religion Qu'est-ce que c'est la réalité de cet islam Hein? vous avez tous entendu euh, en passant dernièrement il y a les problèmes qui, se, qui sont en train de se passer euh, euh, au Yémen hein? entre les Shia et les musulmans d'Ahl Sunna donc ça aussi c'est un autre exemple de, des, des, des problèmes euh, qui se passent yani, du fait que euh, yani, les, les Shia sont toujours comme une épine hein, à l'intérieur du corps des musulmans qui, bien entendu, font beaucoup de, de tort aux musulmans. Parce que, souvent, ils aident les poufars à combattre les musulmans et à créer de la division à l'intérieur des musulmans. Ça, on va en reparler. Mais qu'est-ce que je voulais expliquer par rapport à la réalité de l'islam Comme le Cheikh Al-Fawzan a expliqué plusieurs fois, dans plusieurs cours, dans Kitab Al Tawhid et autres... C'est à notre époque, il ne faut pas juste dire aux musulmans, comme certains prétendent, qu'il faut appeler un islam général, juste expliquer les choses fondamentales et générales, dans le sens qu'il ne faut pas rentrer dans les sectes, ne faut pas rentrer dans les divisions, ne faut pas rentrer dans les bases du tawhid, faut pas expliquer les fondements de l'islam et de la l'aqida. On est déjà musulmans, on a déjà compris l'islam. Non, ça c'est une mauvaise compréhension. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, même au jour, même ici à Montréal, dernièrement, j'ai discuté avec certains musulmans, ils nous disent, mais on est déjà musulmans, on a déjà compris l'islam, on connaît le tawhid, on connaît l'aqidah, on n'a pas besoin d'entendre ces choses-là déjà, encore une fois. Hein? Donc le fait que ces gens-là, ils ont juste une compréhension vague et générale de, de qu'est-ce que signifie être un musulman, eh bien, quand on leur parle maintenant de, de ces questions-là, de shia, eh et de, de, des autres sectes ils sont confus et quand on leur parle de la sunna même quand on leur parle de la sunna ils sont confus parce qu'à l'intérieur des groupes qui se disent faire partie de l'ahle sunna et qui prétendent ne pas faire partie des chi'a qui disent on n'est pas des chi'a nous on ne fait pas partie des chi'a on n'est pas sur la voie des rafidah on est des sunnis à l'intérieur de ceux qui disent qu'ils sont sunnis il y a des sectes beaucoup beaucoup de sectes à l'intérieur de, de, de, de ces groupes-là également. Donc, il faut comprendre la réalité de cet islam, justement, pas seulement par rapport au rafidah, mais par rapport aussi aux sectes qui, qui se prétendent faire partie de l'Ahl Sunnati Wal Jama'a. Et de là, l'importance de comprendre la réalité de la salafia et la réalité de ce que, de ce que signifie faire partie de l'Ahl Sunnati Wal Jama'a. Parce que, euh, certaines personnes pensent que d'être un sunni, ça se limite uniquement À, euh, à ne pas être un chiite hein, et d'accepter Abu Bakr, Omar, Othman hein, comme étant les trois premiers khoulafats et que si tu as accepté ça et que tu dis que Ali anhu, est le quatrième il dit ça tu es un sunni même si euh, tu suis la voix des soufis hein, ils, ils se disent sunnites quand même alors qu'ils font des bédats hein. il y en a d'autres qui sont sur la voie des mu'tazis là Hein, qui placent leurs raisons devant la révélation et qui a qui déforment qui nient les attributs euh d'Allah subhanahu wa ta'ala il y en a d'autres qui sont ash'a'ira qui euh déforment le sens de, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui affirment uniquement cet attribut et qui nient les autres hein et les soufis comme je disais tout à l'heure qui sont divisés en turuq et en en, en secte hein, et qui suivent Euh, un sheikh à qui il donne des attributs divines ou semi-divines et ils leur donnent une beya et ils font des formes de zikr qui sont des formes de zikr innovées contraires au Qur'an et à la sunna hein? et euh, qui croient en des croyances qui sont opposées au fondement même du tawhid hein? comme ou bien des croyances en qu'est-ce qu'ils appellent le huloul ceux qui disent qu'ils croient que tout est Allah que Allah est tout qu'il pas ne font pas de distinction entre le créateur et la créature tout est Allah il n'y a qu'une seule existence existence hein, et il ne faut pas distinguer entre le créateur et la créature ça c'est la croyance de certains parmi les sophis et cette croyance là elle est propagée par la plupart des tours sofias qui existent aujourd'hui dans le monde hein. sans oublier l'adoration des tombes hein, et d'autres croyances parmi les croyances des sofias en leur shoulouk et en leur auliyah soi-disant, donc ça c'est des croyances parmi les croyances de ces gens-là qui se prétendent être sunnites hein? sans oublier aussi euh, ni les croyances des khawarij hein? qui font le takfir des musulmans et qui tuent les musulmans parce qu'ils font des grands péchés et qui appellent à la rébellion et à la révolte contre les dirigeants et à prendre les armes contre eux, et ainsi de suite donc ça aussi c'est d'autres bid'ah et d'autres de Bid'a qui sont opposés au manhaj d'Ahl-Sunnah et à la foi d'Ahl-Sunnah alors que ces, ces groupes-là ils, ils se prétendent tous être sunnites. Eux aussi, ils prétendent être sunnites. Alors qu'ils ne, ne sont pas sur la sunnah. Ils sont des, des groupes de Bid'a. sont considérés par les ulama comme étant des groupes de Bid'a et des groupes d'égarement. Donc, il faut faire comprendre aux musulmans. Comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il l'explique dans Mujmal al-A'atikad, dans Majmu' al-Fatawah. Euh, il n'est pas dans Mujmal al-A'atikad, c'est al Il explique les, les principes qui sont détaillés par rapport au principe de l'Aqidah, les points détaillés par rapport au principe de l'Aqidah de l'Ahl Sunna. Et il explique que quand on parle des gens de Bédra aujourd'hui, le premier groupe qui vient à l'esprit des musulmans, c'est les shi'ahs. Pourquoi Parce que ce sont pas parmi toutes les sectes qui existent, c'est la secte la plus égarée. À un point tel que quand on parle des sectes, quand on parle de groupes de béda, premier groupe qui vient à l'esprit, le premier groupe qui, euh, qui nous vient à l'esprit c'est le groupe des chias, à un tel point que certains musulmans ils pensent que la seule secte qui existe dans l'islam, c'est la secte des chiites. La secte des Rafidah. Et même chez certains orientalistes parmi les Koufars, quand vous allez lire les livres qu'ils ont écrits sur l'islam, ils disent, dans l'islam, il y a deux grandes sectes, ou deux grandes divisions. Il y a les sunnites qui forment 90% et les chiites qui forment 10%. Et euh, ensuite, ils commencent à expliquer quelques, euh, quelques notions historiques par rapport à cette division-là et comment elle est apparue. Mais bien entendu, ça c'est une fausse compréhension. La réalité, c'est que les shi'as sont une parmi les sectes euh, de l'islam et parmi ceux qui se disent sunnites, parmi le 90% de ceux que les gens prétendent être des sunnites, eh bien il y a d'autres groupes qui font partie des groupes d'égarement comme la secte des Rafidah. Hein, il n'y a pas seulement que la secte des Rafidah qui est égarée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que cette Ummah elle allait se diviser en 73 sectes et qu'elles qu qu seront toutes en enfer excepté une hein? donc euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elles seront toutes en enfer excepté une donc il a parlé de 73 hein? pas de deux sectes seulement il n'y a pas que deux sectes hein? et parmi, comme je disais, parmi les sunnites parmi ceux qui se disent sunnites il y a différentes sectes et parmi ces sectes à l'intérieur même de ces sectes il y a d'autres sectes, sectes qui existent des sous-sectes qui existent à l'intérieur de ces sectes là et quand on parle des chiites c'est la même chose c'est-à-dire que les chiites rafida les chi sont une parmi les sectes chiites il n'y a pas que les chiites qui sont, il n'y a pas que les qui existent parmi les chiites il y a différentes sectes et on va en parler de ça, on va expliquer, on va donner quelques exemples des différentes sectes chiites qui existent, d'accord Mais, euh, c'est pas le, la, la seule qui existe, il y en a beaucoup d'autres il y a les Ismaïlites, il y a les Zéidiya, il y a d'autres encore donc on va, on va essayer d'expliquer ça donc ils sont divisés à l'intérieur d'eux-mêmes Il y a, à l'intérieur des, des chiites, il y a des divisions comme à l'intérieur de ceux qui se prétendent sunnites il y a des divisions mais ceux qui sont réellement sur la sunna la pure sunna, la vraie sunna ce sont les musulmans qui suivent la voie des salafes salih qui sont sur la voie de l'ahle sunnati wal djama'a qu'on appelle le groupe sauvé et, et la, le, le groupe victorieux hein? et qui suivent euh, la voie des salaf salih اهل الحديث les gens du hadith hein tout ça on va l'expliquer inshallah en détail c'est pour comprendre c'est pour faire comprendre que ce groupe là c'est celui qui ne se divise pas c'est celui qui est toujours sur la vérité jusqu'à et ce groupe là il existe jusqu'au jugement dernier c'est le, le groupe qui suit ce que suivaient les compagnons du prophète mohammed sallalahu alayhi wa sallam hein? et qui, qui s'accrochent à cette voie-là et qui suivent ce que les sahabas suivaient dans leur aqid, dans leur ibada, dans leurs adorations, dans leurs croyances, et dans tous les aspects de l'islam et de la religion. D'accord Donc ça c'est l'importance de revenir à la compréhension de l'ahle sunnati wal jama'a, de revenir à la compréhension de la salafia, hein, la, la vraie, la, la, la signification correcte, Hein, de l'islam et que c'est seulement cet islam là qui est le vrai islam il y a, que un, il y a, il y a un seul islam qui est le vrai islam c'est l'islam qui était suivi par les Salaf et qui est suivi aujourd'hui par ceux qui suivent cette voie là toute autre version ou notion ou compréhension de l'islam elle est fausse hein? elle est incorrecte soit qu'elle est complètement fausse parce qu'elle elle, elle elle a opposé les fondements du tawhid et les fondements de l'islam, ou soit qu'elle est partiellement fausse, c'est-à-dire qu'elle a des choses qui sont, à la base, il y a certaines choses qui sont correctes, mais il y a des égarements dedans. Donc, l'égarement, bien entendu, c'est quelque chose de relatif et quelque chose qui n'est pas euh, nécessairement euh, un entier. Ça peut être un, un, un égarement total, comme ça peut être un égarement partiel. Et donc, euh, les, les groupes et les sectes sont pas tous au même niveau ou euh, au même plan par rapport à leurs égarements mais c'est toujours quand même important de comprendre euh, ces choses-là donc pour comprendre la réalité de l'islam pour comprendre la réalité de l'islam il faut comprendre premièrement la réalité des croyances islamiques et ça ça commence par l'étude du tawhid parce que tous les groupes et toutes les sectes qui sont apparus dans la Ummah de l'Islam, ont commencé leur déviation sur la question des croyances islamiques et sur la question de l'aqida. La Donc toute analyse ou étude sérieuse de n'importe quel secte ou n'importe quel groupe doit débuter et commencer par la question de l'aqida la et par la question des croyances. S'il si y a des problèmes et des divisions dans un groupe par rapport à la croyance islamique, alors là, ça veut dire qu'il y a un problème grave si c'est des divergences des jtihad ou d'autres choses de ce genre mais que les fondements sont les mêmes fondements que les gens d'Ahl Sun alors il n'y a pas de problème hein? ce ne sont pas des choses qui vont nous diviser mais si c'est des choses qui ont rapport avec les croyances et le tawhid et les fondements alors là, il y a un problème et on euh, ne peut pas se réunir aux séners avec ces gens-là bon et ayant fait cette introduction là euh, je vais vous présenter maintenant les livres qu'on va lire ensemble euh, ou quelques-uns des livres qu'on va lire ensemble parmi les par, euh, par rapport au cours qu'on va donner euh, sur ce sur ce sujet inchallah le premier livre dont euh, que je vais vous présenter c'est un livre écrit par le cheikh Rabi ibn Hadi Umair al-Madkhali. Cheikh Rabi al-Madkhali, hein, fadilatu sheikh al-allama le grand savant de l'Islam qui est connu à notre époque, hein? et euh, il a écrit plusieurs livres et ce livre là qu'il qu'on va étudier ensemble s'intitule Al-Intisar lil-Kitab al-Aziz al-Jabbar wa li Muhammadin C'est un livre qui parle de venir en aide et de, de, de donner la victoire et le secours aux livres d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam contre leurs ennemis, leurs mauvais ennemis et bien entendu on parle des ra'afidats. Donc le sheikh rabbi dans ce livre il a fait une belle introduction et c'est un livre euh, vraiment intéressant parce qu'il explique les égarements des rafida par rapport à leur déformation du sens du Coran et de la Sunna, en particulier du Coran. Et qu'est-ce qu'il fait le cheikh Il parcourt les, les livres euh, les livres de tafsir des chiites ah et il, il ressort dans chaque sourate, bien dans plusieurs des, des soirs du Coran Toutes les, les, les tafsirs qu'ils ont fait qui comportent des déformations de la réalité de l'islam. Comment ils ont déformé euh, certains versets de la compréhension de l'islam. Et euh, avant de rentrer dans, ces, dans, dans les tafsirs, ils commencent par faire une introduction sur l'importance du respect qu'on doit avoir envers euh, les sahabas et les salafs et une petite introduction sur justement les mérites des sahaba et ensuite euh sur que, certaines questions et euh, positions historiques qui sont produites et puis il parle également des paroles des des chiites eux-mêmes de, de, de, des, des paroles des chiites eux-mêmes qu'est-ce qu'ils disent dans leurs croyances et euh, il font il fait un petit résumé de ça donc Euh, ça c'est l'introduction et il parle aussi des ruses des shi'ah, leurs ruses et tout et euh, leur déformation de, de la religion, là ils commence par la suite à, à rentrer dans le tafsir et, et juste pour vous donner un exemple, dans tafsir surat al-fatihah comment ils ont déformé le sens de, de, dans, même dans cette surat eux ils disent quoi ils disent que surat al-mustaqim c'est la, la voie Le, le droit chemin c'est la voie de la connaissance de l'imam ça c'est leur compréhension de Sirat al-Mustaqim ils disent que c'est de connaître l'imam donc ça c'est des exemples de leur, croyance, de, de leur déformation de, de, de l'interprétation du Coran donc on va lire ça comme introduction seulement on ne va pas faire le livre au complet parce que bien entendu le livre au complet euh, ce serait trop long et puis, euh, on veut juste faire ce, serait, ce sera des cours qu'on va faire, on y' en aura probablement plusieurs, mais c'est ce, seulement un cours d'introduction pour comprendre les, les, plus, les, les points les plus importants et les, les plus grands dangers par rapport à cette secte. Mais on ne va pas rentrer bien entendu dans, les, dans euh, tous les aspects et tous les détails qui sont élaborés dansCELIFLA parce que, bien entendu, il y a trop de choses à clarifier. Le deuxième livre qu'on va étudier, ou bien le livre qu'on va utiliser dans cette étude qu'on va faire sur les Rafidah, <coughs> il y a un autre livre qui s'appelle Al-Antisaru Les Sohbi Wal-Al Miniftira At-Samawi Ad-Dal. Donc ça c'est un livre écrit par le Cheikh Ibrahim Ibn Amir Ar-Rohayli qui est un des grands chouyours, parmi les chouyours de Médine, qui enseigne à la, à la, à la faculté de Aqidada euh, à l'université islamique. Et euh, yani, donc, il a écrit ce livre. C'est une réfutation d'un livre écrit par un Rafidri, un shi'i euh, tunisien, qui a écrit un livre qui s'intitule « Sum Tadeit ».« Puis j'ai été guidé » donc c'est un tunisien qui a écrit un, un livre dans lequel euh, il, a, il a expliqué comme son, son parcours hein, il dit bon au début j'étais soufi dans la tariqa tijani etc etc après je suis parti j'ai été dans euh, d'autres pays après je suis allé en Arabie Saoudite je suis devenu wahhabi c'est comme ça qu'il parle hein. il dit ça dans le livre après euh, je suis parti en Iran puis là je suis devenu chiite et j'ai découvert la vérité. C'est pour ça qu'il a intitulé son livre « Thoum Puis après, j'ai été guidé. Hein? Bien entendu, <coughs> les, euh, les ulamas l'ont réfuté dans ces livres. Il n'a pas écrit seulement ce livre-là. Il a écrit une série de livres euh, pour essayer de défendre la croyance et euh, les égarements de, de la secte des Rafidah. Parmi les livres qu'il a écrit <coughs> ce tunisien c'est euh, imaginez il prétend que, que les chi'a ce sont eux les gens de la Sunna. donc Allah m'est ta'an et euh, il y a écrit d'autres d'autres livres également mais le livre dans lequel il a euh, expliqué son, son histoire c'est les ulama l'ont réfuté par ce livre donc euh, nous on ne va pas faire encore là le livre au complet par rapport à, à, à la réfutation de, de cet individu mais on va euh, étudier en particulier l'introduction de ce livre et l'introduction de ce livre est il est divisé en 6 euh, en 6 points premièrement la définition de qu'est-ce que c'est les rafida qu'est-ce qu'on veut dire par les rafida deuxièmement euh, comment la secte des rafida est apparue et l'explication ou la clarification du rôle que les juifs ont joué dans l'apparition la, de cette secte et dans son développement. Deuxièmement, on va donner euh, yani un petit un petit euh, résumé des croyances les plus importantes des Rafidahs. Euh, on va mentionner également les les attaques et les insultes que les Rafidahs ont, ont fait contre les, euh, les imams d'Ahl-Sunnah et contre les ulamas d'Ahl-Sunnah. Et il explique également par la suite la position des ulama d'Ahl Sunna parmi les salafs et euh, les ulama qui sont venus par la suite aussi, au sujet de, des rafidahs et de leurs aqidahs. Et ça, ça va nous aider à ce point-là à comprendre euh, yani, l'hypocrisie et l'égarement des ikhwanes quand ils prétendent que yani, euh, Qu Il n'y a pas de divergence... ...qu'il n'y a pas de problème entre les gens d'Ahl-Sunnah... ...et les chi'arrafidah... ...qui prétendent qu'il ne faut pas parler de ces divergences-là... ...qu'on est tous des frères... ...qu'on est tous des, des musulmans... ...donc ça c'est euh, des choses qui vont nous faire comprendre ces choses-là... ...qui vont nous faire comprendre... Euh, ...que ce sont des mensonges... ...donc ça c'est un autre... ...ça c'est le livre qu'on va expliquer... Euh, ...incha'Allah qu'on va utiliser dans cette étude... ...qui est un livre vraiment intéressant... Et euh, <coughs> leur livre en passant, le livre de ce Tunisien-là, Tijani s'appelle, il a son nom au complet, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, euh, il a été traduit en français, je l'ai vu dans une librairie chiite ici à Montréal. Donc euh, c'est pour dire que euh, ce livre-là, la réfutation du Cheikh Ibrahim al-Rahili, euh, ce serait un livre important à traduire justement pour réfuter les accusations qu'il a euh, fait dans son livre « Soumihtadeit ». Euh, bien entendu, Inch'Allah, ça demande du temps, puis ça demande de, beaucoup de concentrations. c'est certain, mais c'est un travail qui doit être fait hein, de traduire les livres C'est pour ça que j'expliquais la dernière fois dans, dans un des cours, je disais à quel point c'était important de traduire les livres de réfutation hein, pas seulement de traduire des livres euh, qui expliquent la rapide Sunna sur le plan de, disons, de la présentation de la rapideda Sun de présenter la la aqida d'ahl sunna et le manhaj des salaf c'est important c'est fondamental c'est sûr mais en même temps il faut aussi qu'il y ait les livres de réfutation qui soient traduits euh, parmi les réfutations des ulama d'ahl sunna contre ces sectes là pour que les musulmans sachent hein, pour que les musulmans sachent qu'il y a eu des réfutations qui ont été faites hein, et pour répondre à ceux Hein, parmi les musulmans qui justement ont été euh, éloignés de, de, de, de ces, des livres de, des ulama d'ahl sunna qui expliquent euh, la et qui réfute les gens de bid'a parce que on essaie de leur faire croire que il y a pas d'effort de comme ils, ils disent eux il faut il faut qu'il y ait un effort de dialogue de rapprochement hein, il faut s'écouter s'il faut savoir qu'est-ce qu qu'on dit et comme si depuis 1400 ans les musulmans avaient jamais traité de ce sujet-là comme si depuis 1400 ans euh les ulama savaient les erreurs et les problèmes et les dangers et les égarements des des rafida comme si ça venait juste d'apparaître à notre époque et que euh, donc on se connaissait pas comme si on se connaissait pas du tout comme si on connaissait pas on savait pas le, les croyances qu'on possède euh respectivement, et qu'on avait besoin de, de s'écouter, de dialoguer ou de se rapprocher encore aujourd'hui. Non, c est, c est, ce sont des, des sujets qui ont été traités depuis des siècles. Hein? Depuis, plus que, depuis plus que 1200 ans, les ulama d'Ahl-Sunna ont commencé à réfuter les, les, les, les Rafidahs et, euh, et je n'ai pas besoin de vous mentionner vous êtes sûrement au courant mais c'est juste pour vous dire un des livres d'Ibn de Taymiyyah sur la réfutation des Rafidah euh, c'est le livre qu'on appelle Minhaj Sunna hein? et bien son livre Minhaj Sunna il contient neuf volumes neuf volumes Ibn Taymiyyah a écrit un livre de neuf volumes pour réfuter un Rafidah Hein? Et ils le réfutent sur les, les, les fondements et les, les principes de la croyance. Hein? Donc c'est pour dire qu'il euh, ne faut pas faire semblant comme si ces choses-là étaient inconnues, comme si les, on ne le savait pas, comme si on ne savait pas qu'il y avait des divergences ou des différences. Non, ces croyances-là sont connues depuis des siècles. Les ulama ont réfuté les chiats depuis des siècles et ils ont montré leur déviation et leur égarement. De, ...par rapport à l'islam depuis très très très longtemps... ...et il y en a parmi certains aujourd'hui... ...qui essaient de cacher hein, ces, ces réfutations-là... ...pour que les gens ne les connaissent pas... Hein. ...et en particulier les musulmans dans les pays francophones... ...dans les pays anglophones ou autres... ...qui ne sont pas arabes, qui n'ont pas accès à ces livres-là des, des ulama... Hein. ...et ceux qui sont arabophones aussi... Parfois, qui sont éduqués dans, dans les groupes de Hezbiya, on essaie aussi de, les, de leur cacher, même en arabe, on essaie de, les, de leur cacher ces, ces livres-là et de les garder dans un, dans un embargo intellectuel hein, pour faire en sorte qu'ils restent toujours euh, dans leur cercle de Hezbiya et pour jamais en fait leur permettre de, de connaître la réalité de la croyance d'ahl sunna et des réfutations que les ulémas ont écrit justement contre les groupes de, des groupes de bid'a hein et euh, la révolution qui a eu en Iran c'est une euh, c'est une euh, révolution qui a été inspirée beaucoup par les livres justement des des Ikhwan, et par les hisbiyin depuis l'époque de depuis l'époque de Uh, Abdul, Abdul, uh, Jalaluddin al-Avrani, Jalaluddin al-Avrani, qui n'était pas Avrani, en réalité, il n'était pas afghan. Al-Avrani, c'est un nom qu'il s'est donné lui-même pour cacher sa, sa, sa croyance chiite, ou pas qu'on le soupçonne d'être un chiite, en réalité. Mais c'était, en réalité, un iranien. Hein? Donc, c'est Jamaluddin al-Irani, on devait l'appeler. Mais, bon, il s'est prétendu afghan, et puis c'était un chiite, il a propagé ses idées et ses croyances à l'époque dans le monde musulman en Égypte et il a enseigné ses élèves hein, Mohamed Abdo, Mohamed Rachid Reda et puis par la suite bien entendu Hassan al-Banna qui a été inspiré de, de leurs idées et c'est ainsi que par la suite il y a eu les, les centres de rapprochement qui ont été établis et Euh, encouragé par les Ikhwan par la suite et qui fait en sorte par la suite qu'il euh, y a eu ces ouvertures-là dans les pays d'Ahl de Sunna qui ont ces, ces, ces, ces Hezbiïnes-là qui ont ouvert la porte au Rafidah et au Shia dans les, dans les pays musulmans donc euh, ça c'est très important de le savoir il y a un autre livre qu'on va, euh, qu va utiliser c'est un livre qui s'intitule Hattala Dan Khadi'a « حَقِقَةُ الْشِيَةِ », pour pas qu'on soit trompé, la réalité des shi'as, écrit par Abdullah Al-Moussili. Et euh, dans ce livre-là, il y a de bons points qui sont mentionnés par rapport à la croyance des, des Rafidah, qui citent de leur livre euh, leur croyance, directement de leur, euh, de leur livre à eux, pour, euh, pour montrer aux musulmans leur, euh, la réalité de leur croyance. Puis, il y a un livre qui a été écrit ici qui s'appelle Tachrif al-Qur'an Parce que parmi les croyances des chi'as, c'est que le Cor'an qu'on possède actuellement, c'est pas le vrai Cor'an. Eux, ils prétendent que le vrai Cor'an, il est caché. Hein? On ne le connaît pas. Puis que dans le vrai Cor'an, il euh, y a la mention de Ali radiyallahu anh et il y a la mention que c'était lui le khalifa, etc. Donc il y a beaucoup d'autres euh, égames. Donc pour pour euh, expliquer un petit point avant de de rentrer encore dans le, de rentrer complètement dans, dans le sujet, euh, c'est que parle de la secte des Rafida parmi les chiites. Ah. Et la secte des Rafida, actuellement, c'est la secte la plus répandue, la plus euh, celle qui a plus grand, un plus grand nombre de fidèles parmi les écoles ou parmi les sectes des Rafida. <cười> Et puis euh, cette secte des Rafurba, elle a plusieurs noms, elle a plusieurs noms. Euh, donc ne euh, soyez pas trompés par le fait qu'on les nomme par de, des noms différents, hein? parce que ça, c'est une des ruses que les gens utilisent justement pour faire passer les, les, la, la, la secte des Rafurdas pour des gens acceptables. Ils vont, par exemple, mentionner euh, des noms comme al Aldiafari. Vous allez entendre ça souvent, le madhab, ils disent le, ma, le madhab ja'farit. Pour essayer de faire croire que c'est un madhab parmi les différents madhab. Et ça, ça montre l'hypocrisie encore une fois des hezbiyins. Parce que d'un côté, quand ils parlent des wahhabis, hein, quand ils parlent des salafis, ils disent qu'ils ah, veulent faire un autre madhab, et ils, ils disent qu'ils veulent faire un cinquième madhab, et ils s'appellent les wahhabites, ce sont des wahhabites. Donc ils veulent faire leur propre madhab ou bien ils accusent Ibn Taymiyyah de ça aussi ils disent ah, Ibn Taymiyyah il voulait faire son propre madhhab alors que là ils disent bon là il y a un cinquième madhhab c'est le madhhab ja'fari donc quand c'est les ja'fari ça c'est correct mais quand c'est euh, soi-disant qu'est-ce qu'ils appellent eux wahhabi alors qu'il n'y en a pas de wahhabi et là tout d'un coup il y a un problème donc ça c'est une de leurs ruses ils les appellent les ja'fari un autre nom par lequel on les désigne c'est euh, Al-Isna-Achariya Al-Isna-Achariya ça veut dire les douze parce qu'ils croient en douze parmi les descendants de Ali qu'ils qui prétendent être leurs imams infaïbes donc on va parler de, de ces douze imams là qui ils sont et quelles sont leurs croyances à leur sujet ok donc ça c'est euh, un autre de leurs noms Al-Isna-Achariya ça veut dire les douze en français, ils l'ont traduit. Les orientalistes, quand ils parlent de ça, ils parlent des « duodécimens ». Moi, franchement, quand j'entends ça, j'ai envie de vraiment fermer le livre. Parce que « duodécimens », c'est sûr que ça veut dire « les douze ». Mais je me dis pourquoi pas dire « les douze » au lieu de compliquer les choses. Hein? Parce qu'il y a des gens qui, trompent, qui utilisent des vocabulaires parfois tellement compliqués quand tu ouvre le livre, tu n'as pas envie de lire hein? on dirait que le livre a été écrit pour qu'on comprenne pas qu'est ce qui est écrit dedans hein? Est, et c'est dommage que ce soit comme ça tandis que les gens, les ulama d'Ahl Sunna euh, ils font toujours leur, leur possible pour que leur euh, pour que leur livre soit clair pour que leur vocabulaire soit pas ambigu et pour que les choses soient bien comprises hein? ils ne parlent pas en langage codé hein? ils n'ont pas un double langage ils n'ont pas un langage codé et puis ils, ils utilisent des termes connus et clairs de la Sharia et ils l'utilisent dans leur sens connu également et non pas euh, en utilisant des, des, euh, des phrases à double sens ou bien des, des comment on appelle des, des des sarcasmes ou des ironies ou bien des euh, comment on appelle des pléonasmes ou d'autres trucs là qu'ils peuvent utiliser pour essayer de dire quelque chose, mais en voulant dire le contraire ou autre chose de ce genre. Non, on utilise des termes connus, clairs, hein, pas des choses, des, des mots euh, compliqués pour dire, rendre les choses difficiles pour les gens. Et il euh, y a ça, et euh, le donc, al-ja'fariya, al-snachariya, on les appelle aussi al-imamiyya. Al-imamiyya, parce qu'ils suivent soi-disant leurs imams. Leurs, leurs imams leurs douze imams donc on les appelle aussi l'imamiya donc on a donc on, là on a trois noms l'imamiya il y a aussi un autre nom qu'on les appelle que vous connaissez puisque c'est le, le titre du cours euh, on les appelle les rafidah -ra on a expliqué dans d'autres cours pourquoi on les appelle les c'est parce que quand Euh, les chiars sont allés voir Zayn Abidin euh, un des descendants d'Ali radiyallahu anhu <coughs> sont allés le voir puis lui ont, ils lui ont demandé euh, est-ce qu'il était d'accord avec eux pour insulter Abu Bakr et Omar radiyallahu anhu ma. alors euh, yani, il a refusé il a dit non, je les insulte pas à cause de ça ils l'ont refusé ils l'ont rejeté ils et c'est pour ça qu'on les appelle les Rafidah parce qu'ils ont refusé Zayn Aabidi. Donc, ça, c'est et Donc, ça fait 3 noms. Ja'fariya, Imamiyya. Ah, non, ça fait 4 noms. Arrafidah, Imamiyya, Esna'achiriyya, Ja'fariya. Aussi, il y en a qui les appellent les Moussaouiyya. Et puis, il y en a d'autres noms c'est encore. En tout cas, mais c'est juste pour dire que ça c'est les noms les plus connus les plus les plus utilisés que vous allez trouver d'accord donc si on parle de ces de ces noms de ces différents noms là il faut pas se laisser euh, confondre hein? on sait qu'on est en train de parler toujours de de la même secte et des mêmes personnes des mêmes gens d'accord donc euh, donc il a ça et euh, <coughs> Il y a un autre livre qu'on va utiliser aussi. C'est, euh, si j'arrive à le trouver... Parce que là, je ne le trouve pas. Depuis hier, je le cherche. Je n'arrive pas à le trouver. C'est le livre de Cheikh Abdurazak al-Abbad. Euh, le fils de Cheikh Abd al al-Abbad. Euh, il a écrit un livre sur la position de l'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a ah vis-à-vis de l'Ahl al-Bayt. <coughs> Ça, c'est un sujet important. Et j'aurais voulu commencer... Euh, le, le cours en parlant de ça ou bien en expliquant ces cette, euh, cette, euh, cet aspect-là après avoir parlé des Sahaba parce que euh, c'est ça qui euh, est utilisé comme Shubhad de la part des, des, des Rafedah lorsqu'ils euh, prétendent euh, appeler à, à, leur, euh, à leur secte ils prétendent être les défenseurs de Ahlul bait ils prétendent être les défenseurs de la famille du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam hein, ils disent que la famille du prophète sallallahu euh, a été opprimée on leur, on leur a fait des injustices et eux ils viennent pour défendre Ahlul Bayt soi-disant et ils font euh, ils se basent là-dessus pour faire le takfir des des sahabah <coughs> faire le takfir des sahabah en disant qu'on a volé le khilafah Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et que on lui a pris sa place et bien d'autres accusations qu'ils ont aussi donc euh, ça c'est un autre livre qu si je le retrouve on va essayer de clarifier certains points pour faire comprendre au Rafidat en même temps que nous les gens d'Ahlul Sunna nous avons le plus grand respect pour Ahlul Bayt et que ce que ces gens-là prétendent ne sont que des fausses accusations. Hein? Que s'il y a quelqu'un qui aime et qui respecte la famille du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont en premier de tout les musulmans d'Ahl al-Sunnati wa al ah, Bien plus encore que ce que ces gens-là peuvent prétendre les respecter. Parce que ces gens-là, parfois, ils vont dans l'exagération au point où ils prétendent que de les aimer ça signifie de les adorer en dehors d'Allah et que si tu ne les adores pas en dehors d'Allah tu ne les as pas aimés et ça c'est bien entendu qu'est ce qu'on appelle le rouleau, l'extrémisme l'exagération et l'extrémisme donc euh, si je le retrouve le livre Inch'Allah on, on commencera par ce livre là donc ce livre là euh, ce cours d'aujourd'hui C'est uniquement un cours d'introduction et de présentation comme on l'a fait euh, on va pas encore on va pas commencer tout de suite aujourd'hui à lire dans les livres qu'on a mentionnés. C'était juste pour vous euh, expliquer un petit peu les points les plus importants sur, dont on va trait on va parler hein, et comment on va procéder c'est que on va euh, prendre des points les plus importants de chacun de ces livres là et on va les clarifier hein, et on va les expliquer incha'Allah puis euh, faire en sorte que les choses soient claires euh, et puis euh, on va expliquer également parmi les points on va, dont on va discuter on va expliquer les liens qui existent entre les shi'a et les rafidah et si vous regardez aujourd'hui à l'époque actuelle les gens qui sont Euh, en train de combattre le plus le tawhid et la Sunna, ce sont ces deux groupes-là. Ces deux groupes de Bida, Les shi'ah et les soufiyah. Et les shi'ah shi et les soufiyah sont justement les deux groupes qui ont le plus d'animosité et de haine contre euh, la da'wa salafia et contre le, les principes du tawhid et de la Sunna. Donc c'est très important de les... Euh, de les frapper durs, incha'Allah, euh, de clarifier leurs égarements et de les réfuter. Et j'ai remarqué dans les cours que j'ai donnés jusqu'à maintenant, j'ai donné plusieurs cours sur différentes sectes, différents groupes. Euh, j'ai parlé euh, des soufias, la réalité du soufisme. J'ai parlé de d'autres groupes également. Mais j'avais rien fait sur les chiats, donc euh, je me suis dit, « Bon, il y a un manque, là il y, y a un vide. » Il y a notre frère Hassan Abu Asma hein, qui a fait un bon cours sur les, les rafidats dans lequel il a expliqué il a donné des exemples de, de leurs paroles au sujet des, des, des et il a, dit, il a expliqué certains points par rapport à ces choses-là toutefois on va, on va donc essayer de faire notre part aussi dans, dans, cette, dans cette obligation qu'on a d'essayer de, de, de clarifier d'essayer de clarifier les, les dangers et les égarements de, de, de ces sectes hein, pour euh, faire en sorte que euh, nos frères et nos soeurs euh, et, et qui sont parmi les gens d'Ahl Sunna qui veulent connaître la réalité, qui veulent être protégés de, de, de ces égarements-là dans leur compréhension, dans leur pratique de l'islam au moins ils auront une, une information Euh, à ce sujet là puis ils vont pouvoir se préserver hein, et de, de tomber dans leur, euh, dans leur ruse donc euh, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui incha'Allah, je m'excuse euh, quand même pour euh, le retard mais euh, yani, maintenant avec, étant donné que c'est l'hiver et que le, les prières sont toutes collées et raccrochées les unes des autres la nuit est longue et le jour est très court donc je n'ai pas beaucoup de temps puis je donne un cours euh, dans une mosquée ici à Montréal euh, les, les fins de semaine en même temps donc ça me laisse vraiment peu de temps pour, euh, pour faire euh, tout ce que je voudrais faire comme, comme l'été par exemple c'est différent hein? donc euh, Inch'Allah on va s'arrêter ici puis on, on continuera ça demain dimanche Inch'Allah euh, à l'horaire habituel donc on, on va s'arrêter ici puis euh, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite euh, yani le, le cours en question, nous, nous facilite, nous rende les cours bénéfiques, et nous facilite, et nous donne la sincérité, euh, il yani nous guide au droit chemin, il nous garde ferme sur euh, le droit chemin. Subhanakallahu wa bihamdika shadwan la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakum khayran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.